Merci de nous rejoindre sur le Voici les grands titres de ce journal. Le 28 août 2024 marque la date anniversaire de la signature des accords d'Arusha. 24 ans après, puisque c'était en 2000... Les Waganois réclament toujours leur reconnaissance comme une ethnie du Burundi, si vous l'entendrez. Un des signataires de ce texte propose l'évaluation de la mise en application de certains de ces principes. Vous entendrez tour à tour le Ganois Clément Baiziga et Léon Sengenda Kumana du parti Sawania Frodebou. Les vendeurs ambulants de carburant en commune Ouganda de la province de réclament la poursuite de cette activité considérée comme illicite par l'administration. Et à Guitéga, les préparatifs pour la rentrée scolaire prochaine vont bon train, mais les directeurs des écoles à régime d'internat font face à d'énormes défis. Notre correspondant Gérard Nivigila se rend en ligne pour plus de précisions. Dans la chronique sur les messages de haine, un expert en consolidation de la paix et leadership nous expliquera comment la reconnaissance du tort par un leader et sa correction peuvent barrer la route à des violences de masse. Les habitants de la zone Guitazan, comme une mohouta, en ont fait l'expérience aussi. Voilà pour le sommaire. 24 ans, jour pour jour, après la signature des accords d'Arusha, c'était le 28 août 2000, La communauté des Waganois du Burundi exprime son sentiment d'exclusion par ce texte en raison des quotas ethniques et figurant aujourd'hui dans la Constitution. Un des représentants de cette communauté propose leur suppression pure et simple de la loi fondamentale ou alors la considération des waganois aussi comme une composante ethnique. Maître Clément Daïziga s'interroge toujours sur le mandat de ces accords, même s'il en reconnaît quelques acquis. Notamment la fin des hostilités ouvertes entre les parties au conflit, suivait Maître Clément Daiziga et L'accord d'Arusha a pu quand même calmer les esprits des Burundais. Il y avait la guerre, il y avait des tueries, des massacres sur tous les territoires des nationales du Burundi. Donc à ce moment, l'accord d'Arusha a pu quand même régler ce conflit entre les Burundais il y a la paix. Cet accord a été conçu dans son but, dans le but de réconciliation, dans le but du rétablissement quand même des gens qui étaient écartés du pouvoir. Nous apprécions que quand même cet accord d'Akusha a pu résoudre ce conflit. C'est que qu'on peut quand même ignorer de cet accord. C'est parce que l'accord n'a pas inclus tous les Burundais, notamment les Barutus, les batouti les Batois et les Waganois, comme quatre études ou quatre composantes de la société burundaise. Si l'accord n'a pas inclus toutes les composantes de la société burundaise, il faut quand même que nous puissions en, réagir. Pourquoi après 24 ans que cet accord est là, le gouvernement du Burundi ne peut pas penser aux, à ces gens-là qui ont été ignorés Les Waganois qui ont cherché l'indépendance, les Waganois qui ont dirigé le pays pendant des siècles, pourquoi on peut les ignorer pendant 24 ans Notre préoccupation est fondée sur cet accord qui nous a enlevé le droit d'être élu, attaquer les Waganois. Nous avons le droit d'élire. Mais nous n'avons pas le droit d'être élus. Nous avons le droit de voter, mais nous n'avons pas le droit d'être votés en tant que ligne de composante de la société profondeuse. C'est pourquoi on demande pourquoi un Mouganois ne peut pas être président de la République, pourquoi un Mouganois ne peut pas être parlementaire, pourquoi un Mouganois ne peut pas s'adhérer dans l'école de défense et de sécurité. C'est ces questions qui sont là pour les Baganois. C'était Maître Clément D'Aiziga, il est ganois. Et consolider la démocratie et la bonne gouvernance, ce sont quelques-uns des principes des accords pour la paix et la réconciliation, selon des politiciens, et en participer au pourparlers d'Arusha. Après 24 ans de la signature de ces accords, c'était le 28-2000... Ce membre et ancien président de l'Assemblée nationale trouve que les principes de ces accords n'ont pas été totalement pris en compte. Léon Ndakouma, Anna, trouve que les Burundais doivent s'asseoir ensemble pour évaluer la mise en exécution du contenu de ces accords. On L'accord d'Arusha a arrêté quatre principes moteurs. Le premier principe moteur, c'est le plus jamais ça au Burundi. Qu'aucun gouvernement du Burundi ne peut plus recréer les causes historiques du Burundi et ça c'est mentionné dans le premier protocole et il y a toute une série de mesures, de principes qui ont été arrêtés pour ne plus jamais ça. Nous sommes en train de les expérimenter. Le deuxième pilier, le deuxième mérite de l'accord d'Arusha, c'est que pour... Qu'il y le plus jamais ça, c'était de faire en sorte que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer que la démocratie et la bonne gouvernance constituent le fondement de chaque gouvernement du Burundi Non, pas encore. Troisièmement, troisième pilier, c'était que l'armée, la police, le service national de renseignement doivent être éconoyaux. noyaux des corps nationaux, républicains, professionnels, qui doivent garantir la sécurité de tous les citoyens, qui doivent travailler avec tous les Burundais et non avec une partie des Burundais. Donc ces corps ne doivent plus être au service d'une ethnie, au service d'un parti politique, au service d'une région. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un parti politique ou quelques partis politiques qui croient que l'armée, la police, le service national de renseignement leur appartient Je doute fort. Il doit y en avoir à écouter les opinions. comprenez La logique militaire continue de dire « bon voilà, c'est notre armée, ce n'est pas l'armée du Front debout ce n'est pas l'armée de l'autre ». Cette logique n'est pas encore terminée. Donc, nous sommes en, toujours en phase d'expérimentation. Le quatrièmement, c'était la réhabilitation des, des sinistrés. Donc, toutes les victimes des tragédies que le Burundi a commises, les réhabilitations devaient être sécurisées et protégées, la reconstruction du pays et le développement multiforme de notre pays. La reconstruction du pays à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau moral, au niveau physique, toutes ces activités ne sont pas encore remplies. Ça veut dire que la mission de la d'Arusha reste d'actualité si on regarde les quatre principes que je viens de développer. Léonce, Et certaines femmes militantes ne sont pas satisfaites de leur représentation au sein des organes dirigeants de leur parti politique et voudraient que le quota prévu dans la constitution soit arrossé de 30% à 50%. Cette plaidoirie a été faite ce mardi au cours d'une conférence débat organisée par l'association des parlementaires du Burundi avec les partis politiques et la société civile ainsi que la CENIA à propos de l'inclusion des jeunes et femmes sur les listes électorales. Le chargé du contentieux électoral a suggéré à ces femmes leaders de créer leur propre parti politique. Un reportage de Sheila Irambona. Au cours de cette conférence débat organisée par l'association des parlementaires du de Burundi, certaines femmes politiques ont indiqué que même s'il y a des articles dans la Constitution qui parlent de la place accordée aux femmes, les 30% de la Constitution ne sont pas suffisants car, selon elles, la femme a déjà démontré qu'elle est capable d'honorer d'importantes responsabilités et de demander à ce que ce pourcentage soit haussé jusqu'à 50%. Même là, des instances de prise de décision, nous constatons que les femmes sont capables de faire dans l'avenir. Nous avons besoin de nos quotas, de plus ou moins 30 même de 50 Vu que parmi celles qui plaidaient à ce que ce pourcentage soit rehaussé, il y avait des parlementaires. Certains politiciens se sont demandé pourquoi ces dernières n'ont pas plaidé à ce que ces quotas soient changés bien avant car ils datent des accords d'Arusha. Qu'est-ce qui a fait défaut pour que ces plaintes des parlementaires soient transformées en loi? Est-ce que vous avez proposé une loi qui a été recalée? Sinon, vous êtes en train de tromper les gens que vous êtes préoccupés par cela alors que cela n'est pas le cas. Au chargé des services contentieux à la CENI de suggérer à ces femmes politiques de créer leur parti politique si elles ne sont pas satisfaites de ce qui est en train d'être fait dans leur parti politique. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux femmes de créer un parti politique On est au courant que ces listes électorales sont formées par les partis politiques intégrés et ces derniers ou créés en dehors. Votez ou souhaitez-vous élire au lieu de toujours réclamer des postes La loi prévoit de donner les postes au moins à 30% de femmes, mais rien ne les empêche d'accéder à 100%. Selon une étude faite par l'Afrabo, la femme est représentée à un taux de 39,02% à l'Assemblée nationale. Vous saurez que même si la constitution burundaise révèle les quotas des 30% accordés aux femmes, il n'y a pas d'article qui parle de la place accordée aux jeunes sur la scène politique. Une information recueillie au cours de cette conférence. W, w, w moi Certains chauffeurs qui s'approvisionnent en carburant dans différents points de vente non reconnus de la province de Tshibitoke déplorent le fait que les commerçants de ce produit sont souvent traqués et dépouillés de ce produit. Ceux qui se sont exprimés en zone de Nyamitanga de la commune de Buganda trouvent que cette situation crée de la méfiance entre la population responsable de et responsables administratifs et policiers. Il souhaite que la commercialisation de ces produits pétroliers soit ouverte entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Pescalita Askaranjana. Sur le RN5, la route Goudjumbura, on observe des gens qui jalonnent cette route, la majorité des enfants qui parlent par des, des signes de la main aux chauffeurs. Et le message concerne le prix du carburant qui change de jour au jour selon les témoins sur place à Niamitanga. Les chauffeurs de véhicules et des motos déplorent le fait que ce commerce de carburant qui vient du Congo à travers la rivière Roussisi est considéré comme une fraude alors qu'ils ne peuvent trouver aucune goutte sur les stations de pompage ordinaires. Ils demandent à l'État de tolérer et de laisser ce commerce continuer aussi longtemps que les stations ne sont pas approvisionnées. Un commerçant de Calabula contacté à Niamissanga explique que le prix d'un bidon de 20 litres varie de jour au jour. Entre 220 000 francs burundais et 300 000 francs, ce bidon coûtait 240 000 francs tout près de la RN5 et 210 000 francs à la rivière Roussizi. Ce dimanche, des échauffourées ont éclaté à Nyamitanga lors d'une rafle et une fouille perquisition. Des policiers qui cherchaient les commerçants de Karubira ont essuyé des jets de pierres et ce sont des tirs de persuasion qui ont dispersé la foule en colère selon les témoins sur place à Nyamitanga. Spé L'administrateur de la commune de Buganda invite la population à comprendre le bien fondé de l'interdiction de ce commerce qu'il juge illicite. Panfili Hakizimana estime en outre que la police et l'administration œuvrent pour l'intérêt de la protection de la population. Et des commerçants détaillants de des boissons de la Braroudi, au chef-lieu de la Provence, et Boulouli dénoncent le deux mesures observées dans leur distribution. Au niveau de la Braroudi, on explique que cette distribution tient compte du critère de performance et accorde le privilège à certains pour s'approvisionner directement au grand dépôt d'Imega. Une information de notre correspondant, Zeno Zambuman. On poursuit ce journal. Le manque d'informations suffisantes et la culture de non prévoyance au risque maladie chez les Burundais. Limite, la population de la province de Roumangue a adhéré massivement au mécanisme de mutualisation du risque maladie, même si la plupart des habitants de cette province en ont les capacités. Cela a été dit à Roumangue ce mardi lors d'un atelier d'échange et d'information sur la mutualisation du risque maladie. Visant la couverture sanitaire universelle du projet TuiVuz et tui les participants ont été unanimes sur une vaste campagne de sensibilisation de la population pour une mentalité positive. Sur base du prix d'achat de la carte d'assistance médicale fixée à 3 000 francs brundés et celui de la carte d'ambulance fixé à 2 000 francs brundés, et cela sur une période d'une année certains parmi les conférenciers du jour ont démontré que la plupart des habitants d'Ormonge consomment plus que cette somme d'argent en quelques heures et uniquement pour les boissons braderie mais sans posséder ces cartes en effet selon ces conférenciers La parmi la pêche et autres opportunités commerciales à la disposition de la population de Roumongué sont des sources crédibles d'argent. Mais nombreux sont ceux qui dépensent énormément d'argent quand ils tombent malades sans avoir adhéré au préalable à une quelconque mutualité de santé. Les participants dans cette réunion Trouvent que le manque d'informations suffisantes et la culture de non prévoyance du risque maladie sont parmi les principaux obstacles auxquels font face les Burundais en général et les habitants d'Orumongue en particulier pour adhérer massivement à ces mécanismes de mutualisation du risque maladie. Ils se sont engagés pour cela. L'administration, les responsables sanitaires, les leaders les religieux, les responsables des mutualités de santé, les médias, chacun en ce qui le concerne, de s'investir pour une couverture sanitaire universelle. Jean-Pierre Misago, de Purmongé, Radio-Sanganiro. Je vous l'avais dit dans les titres, certains directeurs des écoles à régime d'internat de Guitéga disent qu'ils sont occupés par les préparatifs de la rentrée scolaire prochaine, 2024-2025, socialement et pédagogiquement. Toutefois, certains parmi eux évoquent le problème de vétusté des grosses marmites d'Imouvelo, la vétusté et l'insuffisance des lisématelas l'insuffisance du personnel enseignant et des manuels et supports pédagogiques. Et comme les subsides ne sont pas encore disponibles, ils comptent approcher les commerçants qui leur donneront des vivres à crédit avec le risque de voir les prix majorés. Gérard Nibiguera. Les directeurs des écoles à régime d'internat de Guitéga, avec qui nous sommes entretenus, font savoir qu'au niveau social, les préparatifs portent sur la réparation dédicacée des grosses marmites, communément appelées mouvelos, qui ont des fouilles, mais aussi la réparation de quelques meubles et immeubles qui manifestent en mesure. Et au niveau pédagogique, il s'agit d'inscrire les élèves qui reprennent l'année et se transférer des autres écoles. C'est aussi la recherche de manuels et supports pédagogiques inexistants et l'attribution des cours aux professeur précise ses responsables scolaires. En outre, il souligne qu'ils ont des problèmes communs d'ordre social et pédagogique. Socialement, il parle des grosses marmites et mouvements qui sont très vétistes malgré leur réparation fréquente. Ils évoquent aussi l'insuffisance et la vétusté des lits. Au moment où il y a des écoles qui n'ont pas de problème de matelas comme le lycée Notre-Dame de la Sagesse et le d'autres écoles souffrent de l'insuffisance et de la vétusté des matelas et certaines Il arrive même à exiger à un élève qui demande et reçoit une place d'apporter son propre matelas et comme les subsides ne sont pas encore rendus disponibles, certains directeurs comptent s'adresser aux fournisseurs pour qu'ils leur donnent de vivres à crédit, mais là certains commerçants en profitent pour majorer les prix sous prétexte d'attendre longtemps qu'ils soient payés. Et à propos du volet pédagogique, le problème le plus ailleurs sont entre autres le manque de manuels de support pédagogique et l'insuffisance des enseignants. Ajoute enseignants ajoutent les directeurs d'école à régime d'internat. Pour faire face à ce problème de suffisance des enseignants, il est recruté les enseignants bénévoles et récompensés par les parents. Et chaque élève ou écolier paie 1000 francs par trimestre. Ces directeurs d'école indiquent que tous ces problèmes ont été déjà transmis à leurs supérieurs hiérarchiques et, et attendent des réponses. Sachez qu'en vilo 17 écoles à régime d'internat sont inventoriées dans la province de Guitega. Depuis Guitega, j'ai un pour la radio et Rassure-moi. Un responsable qui reconnaît son tort et rectifie le tir pense au bien-être de sa population et cela ne diminue pas son statut de leader. Une observation d'un expert en consolidation de la paix et leadership. Les habitants de la zone Guitazan commune de Mouta, trouvent que de tels discours peuvent barrer la route à des violences de masse. Mireille Kanyang. Les leaders des groupes peuvent être auteurs des discours offensants d'autres groupes et ne parviennent pas à se ressaisir. Des habitants de la zone gavanilou en zone gitaza de la commune Mourouta trouvent que de tels responsables craignent le candidaton et préfèrent camper sur leur position. En leader, c'est celui qui sait reconnaître son tort et rectifier le tir, explique Dismastendeikenguluquié, expert en consolidation de la paix et leadership. C'est pas toujours facile pour les leaders de, de reconnaître qu'ils ont euh, euh, proféré des messages d'haine ou des messages qui ont euh, le potentiel de semer euh, la haine ou la division. La définition du leadership, c'est que le leadership, c'est de l'influence. Le fait de reconnaître euh, son tort, le fait de rectifier ses propos, lorsque il est évident que, que ses propos peuvent euh, amener des gens à commettre des, des actes de violence ou d'intolérance. Cela, dit-il, ne diminue pas du tout son statut de leader. C'est pas euh, quelque chose qui diminue son statut de leader. Et C'est quelque chose qui renforce euh, le statut d'un leader, parce qu'un vrai leader, c'est celui qui reconnaît bien que son engagement ou ses convictions devrait aller dans le sens de renforcer l'unité parmi euh, les membres de la communauté. C'est celui qui se soucie toujours euh, du bien-être de son pays, de sa communauté. De son côté, Sébastien Tinzo-Tuma, chef de zone de estime qu'en l'idée qui campe sur sa position faire sa crédibilité auprès des membres de différents groupes. Au destinataires de ces discours, il faut distinguer le bien du mal car dit cet expert en consolidation de la paix et leadership. Devant la loi, chacun répond de ses actes, raison pour laquelle la communauté devrait puiser le pour et le contre. Merci Mireille Kanyang. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.